Ma foi dans le paradis et l'enfer. Le paradis est la miséricorde de Dieu qu'il a préparée pour les croyants, et le feu est son tourment douloureux qu'il a préparé aux mécréants qui mentent.